<سيح> <سيح> ما هو التوكل ليس توكل ما حكمه هonders workedнали. toys arts provision educator yelled Representation less ちゃん SPD mayor compute Canadian Came United manera Truそして Roore柠 yerde. I ça kind olde point. I pikarku papyrusexs� Subaru. .다BURURXXUIMA non. Suy HTE RAK.Ca.U.G.X.R.O.U.M.U.U.A.U.R對啊.U.U.L.W.R.I.O.U.R.U.L.L.U生活.W ajuste.RU.D.U.R.U.S.R.U.L.A.L.U.L.U.R.D.O.L.U.E.L.R.U.L.H.U.L.U.L.A UN وكنت يا اخي ذلك ليس توكل بالديما ان يتوكل على غير الله الذي ليس له توكل وتكافل لماذا ان التوكل من شرط صحه الايمان والله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فهمتم التوكل شرط من شروط الايمان طيب <سؤال> فانا واصل ان شاء الله واذهوجه في الايه نسيت يا ايها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين on avait expliqué par rapport à Zéhsala. Et en fait, le mahtouf, il est moukaddar. C'est bien comme on avait dit. « Ya ayywa el-Nabiyy, wa hazbukallah, wa hazbu, man ittabaaka min u'minin». C'est ça le tabdir. Donc le mahtouf, c'est un mutadakir mahtouf. « Ya ayywa el-Nabiyy, wa hazbukallah, wa hazbu, man ittabaaka min u'minin». طيب نواصل قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا celui qui place sa confiance en Allah il le suffit et Allah fait retransmet son affaire et Allah a rendu à toute chose جزء 12 يقول في الشرح كلمات وما يتوكل على الله اي من يثق بالله ويهتمد عليه سلويك في قنص الله سيبوصي عليه فهو حسبه اي كافيه ما انابه واهمه Donc Allah les suffira dans ce qu'il veut. بَالِيُهُ أَمْرِهِمْ اَيْ أَنَّ اللَّهَ بَالِيَ مَا يُرِيدُهُ مِنِ الْأَمْرَ فَلَا يَفُوتُهُ شِئُنْ وَلَا يُعْجِزُهُ مَاكْلُوبُ ما, uh, كَدْ جَرَ اللَّهُ لِكُرِيشِنْ كَدَرًا طيب, c'est la lille là. Donc c'est اَيْ أَنَّ اللَّهَ بَالِيَ مَا يُرِيدُهُ مِنِ الْأَمْرَ ولا يفوت شيئا ولا يوجده مطلوب كي الله عز وجل ادي جاء في accomplir ce qu'il veut rien ne lui échappe ماكينه demande له ايه ام possible قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء تقديرا وتوقيتا كي الله قدت كل شيء juste dosage إلى limite igualmente هذا من اديلات القدر في الله كل شيء ايت في القدر يقول في الشرح الاجمالي يوبيننا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان من وقف به واعتمد عليه في اموره كلها فين الله سيكفيه كل ما ين ينوبه يهمه مِنْ أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْدِينَ Donc Allah, azawajah, dans ce verset, a indiqué que celui qui se repose sur lui, en toute chose, Allah le suffira pour obtenir ce qu'il attend. Dans les choses de la dunya, les choses du dîn, عَذَا وَهَذَا فِي جَمِنْ أُمُورَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ بَعْلِهُمَ يُرَيْدُ مِنَ الْأَمْرَ ولا يفوت شيئا يريده ولا يعجزه شيء طلب وحتى ليس يستب يتوكل فرج الله اخبر الله سبحانه وتعالى ان وكل جعل لكل شيء تقديره وتوقيته ولا يسبقه ولا يختلف عنه ان الله عز وجل في وسط كل شيء سي ديرول يكون اللي هو possible عفوا ك le mutawakkil ne dis pas que son attente tarde à venir. Allah la fera venir au temps approprié quand lui il l'aura décidé. Allah son dit que Allah te donnera ce que tu veux. On t'a pas dit quand est-ce que tu le tu l'auras. Attends-nous. Et حتى أحيانا يعطيك وأنت ما تشعر. Ce que tu veux. Allah te l'a donnée et tu ne t'en es même pas rendu compte que tu l'avais en fait quand tu l'attendais quelque part, elle s'est venue d'ailleurs tu l'attendais d'une forme et c'est venu par une autre mais le fond il était là mmh. un exemple un uh, exemple an il va à des coeurs சலமொன் ஜிசான au lieu de sahada bislawadji par exemple وَاكَذَا et une fois que tu étais marié avec une femme et bien tu t'es retrouvé en situation plus compliquée qu'avant que tu ne l'aies par exemple وَسَلَنَ et une fois que tu as pu cette femme là par exemple, tu t'es rendu compte vraiment c'était quoi le bonheur. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec elle, parce que je ne l'ai vu plus, tu dis, « Ah, Allah !» Donc en fait, ça n'a pas été le mariage en soi, c'était le fait que tu étais qu'un mariage avec une femme qui n'était pas bien, et qu'après, tu étais soulagé d'elle pour te rendre compte du bonheur. Et qu'après, tu en as une autre, par exemple. exemple Ou tu as un projet, Tijara voilà, Tu fais les hasbèbes Pour que Allah t'accorde ton risque par ce projet Et le projet Il échoue Mais en échouant Cela t'a permis de faire autre chose Qui était meilleur pour toi en fait voilà. Tu ne t'y attendais pas Et c'est autre chose Que tu as eu Et eh bien tu as trouvé ton risque Car le risque ce n'est pas forcément l'argent comme on expliquait C'est l'un des gens, ils avaient un tijara qui les empêchait de faire ta la baleine. L'artijara, il a échoué. Le premier jour, c'est amer. D'accord Tu te dis, j'ai fait les durages, j'ai fait les hasbel, pourquoi ça marche pas et kaza et kaza. Et après, au fur et à mesure, tu étais, on va dire, dans le sens euh, chômeur. Tu as pris ton motraf, tu dis, khalas, je vais... Tu apprends du Qur'an. Tu vois. Et au fur et à mesure, tu t'en as dit, tu apprends un, un moment où tu avais appris beaucoup de Qur'an. Et tu dis, « Oh Allah, quand j'ai mon tijara, je n'apprenais même pas une ligne. Et là, je n'ai plus mon tijara et j'ai appris un rub. Le moshaf, il m'a dit qu'il y a un kada wa kada. J'ai appris les quatre du moshaf en peu de temps. Tu te sens vraiment bien. Et là, tu, sens, hein, tu te sens mieux que lorsque tu mâchoules par ton tijara, par exemple. Voilà, c'est la kassira, la On a déjà parlé que le khayr n'est pas forcément là où nous on le croit. Mais on se rend compte de ce khayr qu'on avait quand on n'en a plus. D'accord On se dit en fait j'avais le khayr là, je ne m'en ai même pas compte. Donc je ne l'ai plus, je me rends compte. Et on se dit que le khayr n'est pas forcément là où nous on le croit. Vous savez ta'ala Ta'ala. Il y a une fois de ta'ala. Cela montre le mérite du tawakkul. Thaniyan, an atawakkul min ahamm al-asbab li-jalb al-manaafi' wa-dawf al-madar. Le tawakkul parmi les plus grandes causes pour attirer les choses profitables et repousser les mauvaises. Thalithan wujub al-iman bil-qada' wal-qadar. Wujub al-iman bil-qada' wal-qadar. Ma al-fark bayn al-qada' wal-qadar? Dhakarna hadha fi Abi an-Nawawiyyah. Al-qada' wal-ladhi hasan. Ou al-qadr ou al-lazikoutib. A la base, les deux sont la même chose. Mais c'est ensemble, ils diffèrent. Le qadr, c'est ce qui s'est passé. Et le qadr, c'est ce qui doit se passer. Quand même, qadr, c'est quand ce s'est passé. Quand même, qadr, c'est quand ce s'est passé. قدرسهمs هيجي وا الا وكلاهما شيء واحد في الاصل رابعا تمام قدره الله وحكمته مناسبه الاعيال الباب حيث دلت الايه على وجوب التوكل على الله لان الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه ce verset vient pour indiquer que il est obligatoire de faire le tawakkul à Allah Azza wa Jall, car le tawakkul, pas le tawakkul à Allah, protecteur et sauveteur, il le suffit. Munasabata al-ayat at-tauhid, le lien du verset par rapport au tawhid, حيث دلت الايه على ان التوكل نوع من العباده و صرف العباده لغير الله شرك. Comme on a dit dans les votre adillah Ce verset indique que le tawakkul est une forme d'adoration et tourner l'adoration pour autre qu'Allah, c'est ça le shirk. Naam. Ce مقال قال الله تعالى "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشاؤهم فزادهم إيمانا وقالوا حزبنا الله ونعم الوكيل". Ce lorsqu'il aurait été dit que les gens ou lorsque les gens leur ont dit Certes, les gens se rassemblent pour vous, c'est-à-dire pour vous combattre. Alors craignez-les, craignez ces gens. Cela leur ajoute de la foi. Ils ont dit, Allah nous suffit et quel bon garant. Et il y a un peu de temps, la foi. Et il y a un peu de la foi, il y a un peu de la foi. Et il y a un peu de la foi, il y a un peu de la foi. Et il y a un peu de la foi. Donc le tawakul, comme l'Imane du Qadar, الابد, qui est un bon tawakul, et un Imane du Qadar qui est fort, il est courageux. Car il sait qu'il ne lui arrivera que ce qu'Allah a décrété. Donc, qu'il y ait de l'avant-qu'il y a, ça va arriver. Donc, qu que ça arrive, autant que ça arrive sur le khayr. التوكل الى اكل الاسباب اللي يقدر اقراه دونه يعمل يقول في الشرح كلمات الذين قال لهم الناس ان الناقه جماعوا لكم المراد بكلمات الناس الاولى هم ركب من من عبد القيس والمراد بكلمات الناس الثانيه هم بنو سفيان ابو سفيان عفوا واتباعه ابن المشركين مضرسي قال له الناس selon les gens ont dit leur ont dit la gens c'est qui c'est à euh, Rockmo min bani Abd al-Qays parmi les bado les bédouins qui ont dit aux sahaba au Nabi sallam leur ont dit inna anas jama'a kut jama'u lakum que les gens se sont rassemblés pour vous c'est que le deuxième gens savou sofiane el mushtakun qui revenaient pour les combattre pour les éliminer فَخْشَوْهُمْ اَيْ خَافُوا بَاسَهُمْ وَجَمَّعَهُمْ craignez, le malti pourront faire ce bien فَزَادَهُمْ إِمَانًا اَيْ فَزَادَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا مَعْ إِمَانِهِمْ que cela leur a ajouté aux croyants de la foi à la foi qu'ils avaient déjà حَزْبُنَ اللَّهِ اَيْ لِلَّيْءِ وَاللَّهِ كَافِينَ كَ اللَّهَ نُسِفِي الْوَكِلَ مُتَوَ قال في الشرح الإجمالي لما رجع أبو سفيان وقومه المشركون من غزوة أحد أخذوا يجمعون عددهم عددهم للحجوم مرة أخرى على المسلمين فمر بهم في الطريق أراقبه من بني عبد القيس فأمر عليهم أبو سفيان أن أخبر محمدا أن أخبر محمدا وصحبه أن قريشاً تعد عدتها لنقدوا على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يئب الرسول رسول الله صلى الله عليه لهذا التحديد بل جعلوا ثقتهم بالله هو كافيهم اعداهم هو المتوكل عليه في كل الااحوال الدكتور بو سفيان son peuple les mushriqun après Uhud sont revenus après que les musulmans après la désobéissance de des archers qui avaient été mis en défaite par euh Khalid ibn Walid et il y a eu plus de 70 tués dans leur troupe euh c'est des musulmans quand la guerre s'est finie, ils sont partis et de là Abou Soufiane a décidé de revenir en fait et de finir. Donc là, il dit que il a rencontré sur la, le chemin un Jawad de Bidroid des Bani Abdul Qais il leur a dit à monsieur Mohammed qu'on va revenir là et qu'on va finir avec lui et lorsque Mohammed sallam a entendu cela n'a pas été impressionné par leurs menaces lui les croyants et ils ont eu encore plus confiance en Allah azawajel car ils savaient que Allah leur allait est... leur suffire contre leurs ennemis ils sont des compagnons de confiance et c'est là qu'ils ont dit hasbunallahu wa ni'mal wakil الذين يريق المسلم امام امر عظيم على تقدم في شيء طيب الاصل فيه ان يخافوا من ففي هذه الحال يقول حسبي الله ونعم الوكيل الفوائد من علامات الايمان الثبات في الشدائد ومليس نو لا فو لا بيرسون La fermeté durant les choses dures, difficiles, moments difficiles. Donc l'iman, le l'iman le قوي, jall sahibahu yathbut 'inda shadaid. C'est pas là mon épreuve il sauve. Ah, c'est devoir faire l'iman à cela. Il n'est pas un منافقا. Deuxièmement, la guerre, la نفسية ne tourne aux croyants. Là je sais pas ce que je veux dire par là. Ce qui veut dire gros sens en fond de nœud. Je veux je veux dire par là. Harb ma'rouf nasiya ma'rouf. Ça c'est une peur interne. Wallah Allah. Ça a dit ça, "Anna al-iman yazid wa yanqus." Nafwa muntadisan. Hadhi hadhi hadhi l'aya min adillat hadhi l'mas'ala. رَابِيَ عَنِسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْمُؤْمِنِ حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ qu'il a recommandé aux croyants de dire cela حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ mais tu le dis comment en chose qui est légiférée bien sûr en chose qui est mâchuru une fois je suis tombé sur une histoire d'une personne qui avait fait du haram et dans ce haram elle a vécu une injustice et Après, il a dit « Hasbiya Allah wa ni'am al-wakil ». Et on dit « Il fallait commencer déjà par faire du halal avant de dire ça. » D'accord. Donc, il faut que les gens, ils craignent Allah azzawajal, ils sachent quand on dirait les choses. Cela a lieu dans un moment de ta'a. Pas mon marcière. C'est pareil, il va aller se bagarrer avec un autre musulman pour de l'argent. Après, il dit « Hasbiya Allah wa ni'am al-wakil ». Après, il va le frapper. جلا وهكذا خامسا سير الاسباب لا ينافي التوكل فلكوز دو سوبوز بو توكل بل هو من التوكل ونبغ اكسبليكيس كيف دي شير الاسلام ك على الاعتماد على الاسباب شرك اسخى وترك الاسباب قادح في الشريعه C'est reposé sur les as-befs, c'est du sheikh as-khar. Les délaissés, cela est une attente à la charia. Car c'est comme si tu disais, je me pense à ce qu'Allah justement m'a permis de pouvoir, euh, m'a accordé comme moyen pour pouvoir obtenir ce que je veux. La salane, un exemple, il y a un bateau qui est là et quelqu'un doit traverser une étendue d'eau. grande et dangereuse courant peut-être j'ai du poisson dangereuse bref on lui dit vends sur le bateau il dit non je vais nager Allah me suffit il va me protéger on lui dit vends sur le bateau justement le bateau est là pour ça Allah il a mis le bateau là comme cause pour pouvoir te préserver pour te traverser pourquoi tu veux t'exploser bêtement comme ça il dit il dit Allah il dit il dit le tu t'expose bêtement lorsqu'tu amontes te protéger et le l'objectif sera le même tu vas arriver à l'autre bout du dos ben avec le bateau tu as plus d'espoir d'y arriver alors qu'à la nage tu peux ne pas y arriver et là tu as moyen qui veut t'aider un moyen qui hésite donc prends-le carat kabakarat aisha rajra'anha اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خيار بين امرين اخذ ايسرهما ما لم يكن محرمه اصبرت صلى الله عليه وسلم بالشطon de choses pour de la plus facile tant que c'était pas haram. Donc on dit qu'est-ce que tu veux par là Mon seul bateau et avance. Azamu tawakkul. Donc. Munasabatan al-aya lil bab, haythu zilat al-aya wa law wujub al-tawakkul ala Allah wa al-iktifa bihi dun man siwa-h. Wa sa yadiq al-obligation de se passer concernant Allah, de se suffire de lui en dehors de quiconque. Est-ce qu'il ne veut pas dire que tu ne vas pas aller à Seman? comme on vient de l'expliquer مثلا مُنَسَبَتَ الْأَيَا لِلْتَوَحِدِ هَيْسُدَّ الْأَيَةُ وَلَا أَدَ الْتَوَاكُلْ نُوعَ مِنِ الْعِبَادَةِ أَصَفُ الْعِبَادَةِ لِلِغَيْ لِلَّهِ شِرْكُنَ طيب que le verset indique que le tawakul est une adoration et qu'on donne d'un support qu'Allah sur le du shirk et qu'azalik في مثال السافينا l'exemple du bateau quelqu'un d'autre vers se promettant du dos à Salan et pour une raison obligatoire une raison obligatoire je sais pas c'est à euh, une situation qui le fait qu'il doit traverser euh, cet étendou et dans son compteur il dit il y a pas de bateau J'y vais pas. J'attends un bateau. On dit, t'as vu qu'il n'y a pas de bateau, il faut que tu traverses, traverses. Tu sais nager Non. T'as vu qu'il, vas-y. Et là, il va te protéger. Là, t'as pas de bateau. Il dit, sans bateau, j'y arriverai pas. Alors qu'il peut, par exemple. Il peut le faire. Mais il n'y a pas de bateau, c'est pas possible. On dit, si c'est possible. T'as vu qu'il plonge, et vas-y. D'accord Par exemple, je sais pas, moi, c'est dans un, un hal de djihad, il doit transmettre une chose à l'autre côté, ma salade. Alors, ça, mes et ton dodo faut que tu la traverses obligatoirement. Et c'est nager. Ça bon nageur. Me dit non, je vais en bateau. C'est pas de bateau, j'y vais pas. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Ça. On dit là. Hein ah, Comme ça, voilà, il peut pas. C'est-à-dire. Euh, ça c'est plutôt Euh, non, mais c'est une cause, mais ça rentre plus dans le miracle. Car à la base, un bâton, ça se falle. Là, c'est une chose qui est devant la personne, qui est marroute. Que là, tu as une étendue d'eau, il faut que tu y ailles, c'est ton, ton rôle, et tu sais nager. Il faut que tu y ailles. Et lui, il dit, si j'ai pas cette cause-là, je ne ferai pas la chose, je n'arriverai pas à la faire. On dit, si tu peux la faire. T'as vu qu'elle. Elle a de te protéger. Plonge. Et nage. Et tu arriveras. Bien-être. Bien-être. c'est si pas une chose que le taille de toute façon bateau ou pas bateau c'est ça que ça devait arriver donc comme vous êtes tout à l'heure soit sur la choujae veux ce que tu as à faire et frappé du bâton de Moussa c'est une cause n'am mais c'est une cause là qui a été donnée par le wahidi activement sans quoi Moussa n'a pas pu ça l'aurait pas dit je veux ouvrir la mer enfin pas qu'un bâton c'est là qu'il lui a dit et de libber ça que le bahr ça quoi personne ne dit je veux ouvrir la mer déjà le mec assure pas de base il y a comment que avant tout ça c'est un miracle mais c'est une cause n'am c'est une cause si pauvre comme vous êtes tous les difra faites ce que je te dis dans le sens obéir à Allah et Allah il va faire il oh va donner la chose ala mab al akhd bil asbab lakini hadhi al asbab al'an mab al wahy lissa mab al tajriba c'est pas oh. des asbab connus par experience min tamimat al matn wa completer le matn علي بن عباس روي عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام انلقي في النار وقال ابو محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له قال له ان الناس قد جمعوا لكم فحشوهم فزادهم ايمانه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي ابن عباس الى دي cette parole là حسبنا الله ونعم الوكيل ابراهيم la dit lorsqu'il a été jeté au feu par son peuple qui ont voulu protéger leurs idoles. Ils l'ont fait comme une forme de catapulte géante. Ils ont fait un grand bûcher et ils l'ont envoyé. Et dans un hadith, il a été dit que Jibril est venu et il lui aurait dit, lors de son trajectoire, il lui aurait dit, veux-tu quelque chose de ma part Il lui aurait dit, j'ai pas besoin de toi ce moment-là. Le hadith, on y a z'boute. Parce que certains prennent ce hadith-là comme on va voir dans Kav el-Shubwat, comme Daliu de l'Isti'ana bi-reli-Allah. Il y a une Shubwat, celle-ci. Donc Ibrahim, regardez, avant d'être jeté au feu, car il ne savait pas que le feu allait être très cher pour lui. Pour lui, ça y est un feu, il va brûler. M'a resté là jusqu'au même moment. Il a mis sa confession en Allah azawajan. Et le feu est devenu très cher, et salam. C'est à ce dire que Mohammed l'a dit, l'a dit cette parole lorsqu'on lui a été annoncé que Abou Soufiane a rassemblé ses troupes et va revenir pour vous exterminer. Il dit une remarque. Le tawakkul et l'imitation du cœur à Allah imanement de suffisance. De suffisance. Subhan Allah de son serviteur. Et le tawakkul à rien autre que Allah est le plus sacré. Donc le tawakkul c'est le fait de passer ton cœur Insha Allah, on repose sur Allah totalement avec la foi qui veut nous suffire. Et tawakkul, c'est croire en Allah de trois formes. Il dit de "L'un d'eux est de se fier à une créature, ce qu'elle peut lui faire, au créateur. C'est un shirk Akbar qui place sa confiance sur une créature, ce que seule Allah peut accomplir. C'est un shirk Akbar. Deuxièmement, ان يتوكل على المخلوق فيما يجد له عليه مع تعلق قلبه في جلب المنافع والمنفعه ودفع المضار عدا شكر اصخا منصي لو فك تشي بوضع الثقه على الازمان ان ساشان كا سبين الله عز وجلو النتا اجدكوا شن كير عفوا جي ما ترجمت كل يثق يضع الثقه على كائنات كي على مزور de lui accorder ce qu'il attend arrive la, la, la créature elle est en, cap, en mesure de le faire et lui il place sa confiance sur cette créature il y a ta voix qui est là alors qu'elle est là sur la créature en réalité l'auteur je ne pense pas qu'il l'a qu vu juste mais dans le taxisme qu'il a fait dans la phrase tu vas dire elle veut juste il a koul an ya'tamid ala al-makhlouk fama yqdirou alayh bidoun an yeta'allaq al-qalb bih fi jalb al-manfa'a wa daf al-madara fa hada jayizou yumkin i'timad ala shakhs fi bay' wa ghayri ok il a dit quoi maintenant la il a prononcé le mutawakkil c'est là que dans vrai dans le taxi qu'il a fait il aurait pas dû mettre rast aksam ka le tawakkul ala ghayrillah ليس فيه للشرك مايوكل مثلا اتوكل على شخص لا ما يجوز وحتى يقول اتوكل على الله ثم عليك حتى هذا ما يجوز je place ma confiance en toi puis à allah dans le sens de tawakkul shar'i non par contre là ce qui veut dire par là c'est il confie une tâche à quelqu'un en qui il a confiance et que cette personne est en mesure de faire pour pouvoir l'accomplir. Par exemple, je te dis à toi, la foulaine, prends-t-elle cet argent et va m'acheter telle chose. Quand même, là c'est, je t'ai confié la chose. Mais laisse-la te voir ce qu'il y a. Quand tu vois cool, il y a trop le feu, il y a des choses qui sont les billes. Tu sais, C'est pour ça qu'en fait, là, quand tu dis ça, ça aqsam, tu dois dire qu'il s'estimein. Celui qui est Sheik Akbar, celui qui est Sheik Ashar. Le troisième, ça ne parle pas dans le Beb Tchabakul. C'est le Beb de Tauquil. Tauquil. Ou alors, en français, il y a l'autre confiance, Asik Abishars. Asik Bik, dans le sens, je te fais confiance, que je sais que toi, tu es quelqu'un, Massalen, qui... C'est pas la chose. Je te confie une tâche et je dis que tu es quelqu'un de votkin et d'honnête. D'accord Par exemple, quelqu'un, je t'avance de l'argent et après tu le quelques jours après tu viens tu rends la somme. Tu me dis continue à servir bien. Par contre, je te fais confiance. Bah il y a peur tu vas être calme. Là, c'est parce que je te connais toi, en sens, je vais confier. Dans le sens où même tu t'es trompé, tu sais que tu as pas fait exprès. Tu as pas voulu me m'avoir. فاز على السبت توكل اكو صمضه التوكل دونك عميكو بال بالصهلا كالتوكل quand tu as quelqu'un a tawakkal ou ala Allah subhanahu wa ta'ala fi d'istikar que tu tapes ouvrir dans la personne tu places que tu as besoin d'elle a une chose qui en réalité ce n'est pas forcément ce ressort donc le mot tawakkul ne convient pas ni tawakkul la yakunu illa ala Allah at-tawakkul لا يكونوا إلا الله أما التوكيل يكون على من يقدر عليه في عدة أمور يكون التوكيل نصف الدين والنصف الآخر لنابة والتوكيل لا ينافي فيها للأسباب بل في الأسباب عرامات على صحة الإيمان التوكيل سيلا مواجه لغوليجا إذا تمواجه سيلا نعبة سيلا توبة أمك الاستقامة إذا التوكيل نصفوذ أعياء على قيس ديكوز Bien au contraire, prise des causes, fait partie des signes de la foi. Car tu sais qu'Allah t'a donné une chose, tu l'utilises. D'accord, ah, tu l'utilises. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le djihad, il mettait le casque, il mettait l'armure, prenait une épée. Prendez pas comme ça. D'accord. Ah. Un amour. Il a acheté pour sa famille pour un an de provision. Il a acheté pour sa famille. Seulement, il a été dit qu'il donnait tout. En ai fait, voté avant une année c'est pour ça qu'il avait jamais acheté lui à la base il avait tout acheté mais les gens ils me demandaient donc il donne donne et donne et de نفتون donc c'est pas important pour lui n'am afumara abiyada kemalna atar bab wa alhamdulillah alala